Where's the love When I'm listening hey, And in the air I'ma go free stuff To the Where did love go? When all is said and like your your door. Door. Yeah. I'm a Where did love go? Appelle ça avoir une voix. Si avec ses copains de LSD, Thundercloud sur RTL2. Le double expresso RTL2. Le best of avec Sylvain Alexis. 7h6 dans la vie, il y a fait divers et fait divers, chers amis. Or oh, celui-là, il est euh, tragique, comique. Franchement, une bagarre. Dans un supermarché américain à coup de banane, Rogelio Tapia, notre suspect, a été arrêté en début de semaine dans la ville de Des Moines, dans l'Iowa, après avoir agressé physiquement l'employé d'un magasin avec des bananes. Alors on essaie d'imaginer la scène, s'il vous plaît, ce matin. Allez, Rogelio, 26 ans, se dispute avec une personne dans le magasin. Un employé tente d'intervenir. FBI, fausse bonne idée. Rogelio se met à le poursuivre à travers les rayons, brandissant des bananes, et tente de lui en lancer dans le visage. Qu'est-ce qui se passe là Il y a la police qui arrive assez vite. Hop, les menottes et Bon, au final, Rogelio, euh, il a été arrêté pour agression. Le registre de la prison euh, indique ce matin qu'il a été relâché ensuite, non sans une bonne amende. Logique. En même temps, cette attaque à la banane, ça méritait bien une jolie prune. Girl, you'll be a woman soon. Son qui fait tout de suite penser à Pulp Fiction, c'est Urge Overkill sur RTL2 Girl You Will Be A Woman Soon A Woman qu'on aime beaucoup. Justine Salmon a prévu de nous parler d'une application pour mieux manger tout en étant écolo. C'est à 7h20 sur RTL2, ce sera l'info expresso à venir après YouTube. YouTube parfait pour se dire bonjour à 7h6. Sunday, bloody Sunday arrive dans le best-of du double expresso RTL2. 37 millions d'albums et 75 millions de singles. By, yeah. RTL2 vous invite à l'unique concert en France de Pink. It, à tout moment sur RTL2, la radio pop -rock.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 Et ça, ça sonne la fin des maux de gorge, peu intense et sans fièvre. Drill agit dès les premiers symptômes. Drill Soulage la douleur grâce à la tétracaïne et combat l'infection locale grâce à la chlorhexidine. Drill, Drill sonne la fin des maux de gorge. Drill Pasti Médicaments contient de la chlorhexidine et de la tétracaïne. Ne pas utiliser avant 6 ans. Lire attentivement la notice, demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pas proc. Puis le temps que så er det måske måske mois, des mois. Le double expresso et le son pop-rock, uniquement sur RTL 2. Bloody Sunday dans ce Friday Happy Friday qu'on débarque ensemble. C'était youtube La suite ce matin avec The Fray et une application super intéressante que nous a trouvée Justine. C'est l'info expresso RTL2. Je parle ce matin d'une application aussi intelligente qu'utile. elle s'appelle WAG, We Act for Good, W-A-G. Cette application a été lancée par l'ONG très connue WWF et l'objectif de WAG c'est vous aider, nous aider à mieux se nourrir, à mieux se déplacer. Vous avez des conseils pour réduire votre consommation d'eau par exemple, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et le tout sous forme de jeu, c'est très bien fait. Il y a une évolution de points par pourcentage donc ça vous donne des petits défis chaque jour. Donc en fait c'est aider la planète de manière ludique avec des gestes du quotidien en fait. Tu as tout compris Greg Ah oh, j'ai tout compris. Je Applaudissements, j'ai tout compris. Il y a 500 défis dans cette application qui tournent autour de 5 thèmes et en plus c'est géolocalisé. Donc en fonction du lieu où vous vous trouvez vous pourrez trouver des magasins, des restos bio par exemple les plus proches pour acheter euh, bah, je sais pas du, du poisson issu de la pêche durable etc. Du et alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la France est pilote pour ce projet d'application. Ah. La plateforme va aussi se lancer en Chine, lancer en Chine puis en 2019 dans d'autres pays. Donc, il faut montrer l'exemple. C'est bien. Donc, allez télécharger l'appli WAG. Ouais, c'est une bien. application pour être éco-responsable et on en a tous besoin. Et puis, on est fier pour une fois qu'on fait un truc avant tout le monde. On peut le dire oui. aussi. et C'était l'Info Expresso du jour sur RTL 2. L intervention RTL 2, on a l'horoscope à suivre. Tendance de votre journée après The out How to Save a Life, c'est le son pas RTL 2. Step one, you say we need to talk, He walks, you say you sit down, it's just talk. He smiles back at you, you stare right on through. Some sort of Follow